Ma foi dans le monde invisible. Celui qui vient chez un prêtre ou une lanceur de fortune ne le croyait pas, n'a pas accepté de prière pendant quarante jours, et quiconque le croit incrédulé.